Unité 8, leçon 4, exercice 2. Distinguez un et n, un et on, en et Anne. Cochez. A. Nous sommes champions. B. Bravo les étudiants. C. Vive les informaticiennes. D. C'est Simone. E. Voilà Jeanne. F. Romain est là. G. Il vient ce soir. H. Elles prennent une coupe. I. C'est bon.